Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori, ce soir avec Mitch en solo pendant deux heures des imitations de Philippe Manœuvre, du Baroness, du Converge du Justine. Ça va être un best-of, vous allez adorer ça. On va commencer tout de suite avec Converge, non c'est pas vrai, on va commencer avec Torche, un groupe que j'ai découvert encore dans le Kaypit, là les vidéos de Kerang. J'avais jamais trop réussi à me mettre dedans mais finalement en fait il y a des morceaux assez sympas et le guitariste chanteur a quand même la même moustache qu'est Louis Plenel et donc ça ça tout de suite ça fait plaisir et juste après on va s'écouter Alteri qu'on a découvert en enregistrant au studio 10 Disblard Studio euh, voilà avec notre ami Steph Tanker qui nous a fait écouter ça euh, genre on a joué du crust toute la journée le soir il nous en a un petit peu histoire qu'on soit toujours dans la boucle voilà on s'écoute ça, ça va faire plaisir voilà et Mathieu est arrivé. Et... Bonsoir bonsoir tout le monde euh, ici Momoun euh, dans les ondes Radio Gemoso. Euh on m'a appelé à la rescousse euh, en me disant mais c'est pas possible qu'est-ce que j'entends euh, même Tomori Mitch tout seul euh, ça va être atroce euh, et hors de question que ça se passe comme ça. Donc coup j'ai dit bon allez, j'ai pris le premier train et je suis venu quoi. Euh, <rire> oui, bah, je, je comprends, je comprends votre crainte, je l'ai aussi senti mais bon voilà quoi. Donc je vais on va essayer de de canaliser un petit peu les choses en mettant euh, 10 minutes de Crust euh, Stenchcore. Histoire de, de, de respirer. Va, je viens de mettre Alteri, oui, tu mais, veux dire. Putain, non, mais là, là, là, mais je suis d'accord que là, du coup, on est, on est dans la lignée. On est bien. On peut parler avec les mains. On est bien. C est, c est excellent. Voilà, mais c'était bien Alteri, effectivement. bah oui, bah voilà. Bon, alors... j'ai euh... pas beaucoup plus d'arguments que oui. Ouais, mais, je sais pas, pas, je connais un petit peu, mais pas plus que ça. donc euh... Moi non plus, j'ai découvert l'existence ah ouais. il y a trois semaines. Euh... C'est très bien. C'est quoi, c'est un groupe allemand ça, non Je crois. Hein. Bon, ouais. sûrement. Ou si deux Oui, c'est un délit. <rire> en tout cas, il y a de l'HM2 dedans, il n'y a aucun doute de tuer. Oui, il y a un petit son hein. quand même, c'est euh, voilà, caractéristique. Euh, oui, ouais, oui, tout à fait. Alors, euh, on va se mettre du son lourd en se mettant un petit titre de Hellshock. Euh, ah bah stars, oui, ah bah euh, oui. Euh, oui je mets un truc facile, quoi l'histoire du euh, du crust euh, américain de Portland, euh, de l'album Shadow of the Afterworld euh, de 2005, euh, j'ai pas pris quelque chose de récent, avec le titre euh, Fatum Unknow. Fatum Non, Fatum, c'est ah. un o. C'est pas Oom, Fatom. Ah, je suis un peu déçu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Fatom. Moi non pas. plus. On va bien. Mais... C'est pas trop grave. Voilà, avec une petite intro euh, guitare sèche, tranquillou, machin. Puis après, ça monte tout doucement, c'est de toute beauté. Euh, juste après, on va se mettre un truc bien sale aussi, euh, du doux nom de Cancer Spreading. Oui. Euh, <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, groupe italien euh, des coins de Bologne et compagnie. Euh, de l'album euh, Gastly Visions, sorti en 2016. Euh, le titre voilà éponyme pareil donc euh, bon courage euh, j'espère que vous aimez la musique un petit peu brutale un petit peu sale moi ça me moi ça me va C'était le rock Ah, c'était gras. Oui, c'était gras. C'est le terme technique. Euh, donc, cancer spreading, euh, à l'instant, et juste avant euh, les excellents L-Shock. Voilà, donc euh, cancer spreading, pour info, ils sont tournés là euh, en octobre. Ils font deux trois dates en France. Je crois qu'ils cherche encore des dates dans le sud. Voilà, c'est pour ça que je, je les ai passées. Ils passent pas chez nous, mais ils font des dates sur Toulouse et Montpellier, je crois. donc Voilà, pour ceux qui écoutent Allez-y. Oui, tout à fait. Euh, on va continuer dans les trucs que j'ai découvert il y a pas longtemps quand si euh, si Will de, de Besançon m'a dit euh, "Ou oh, on fait jouer Grina euh, demain euh, tu aurais écouter, je pense que ça va te plaire." Tu crois vraiment que c'est ça voix ça c je, pas, je pense c'est une mauvaise imitation mais elle est à peu près aussi mauvaise que Philippe Maneuf donc finalement ouais. il sera pas vexé. Ah je sais pas, Philippe il est quand même pas trop mal hein. Attention Mathieu, tu te... sais qu'avec des compliments comme ça, tu ouvres une ça, porte... Ça, ouais. ça vient de toi, en général, hein. on te force pas à faire des choses. Non mais ça, ça m'encourage. Enfin bref, euh, voilà. ce qui faisait jouer ça au PDZ il euh, y a deux semaines, entre truc du genre, si je me souviens bien, et euh, j'ai voilà j'ai suivi ce conseil, j'ai été écouté effectivement c'est vachement cool. C'est un espèce de... ça aussi entre post-rock et post-hardcore, mais en mettant un petit peu de, de chant dedans, ce qui euh, fait quand même vachement mieux que... Ça, ça vite le côté chiant de plein de groupes comme ça en fait, et du coup ça fait des très très bons morceaux, du coup vu qu'on a plein de choses à se dire avec Mathieu, j'ai pris un morceau qui fait 10 minutes, comme ça on a le temps de faire une petite réunion, puis on, on se peinard. rejoint après. c'est vrai, pas vraiment des larsènes parce que c'est ça fait quand tout bizarre la réverbe et tout c'est pas pareil c'est propre voilà, du coup c'était ingrina à l'instant avec le morceau fluent euh, bon petit morceau de 10 minutes oh, Ouais c'était bien et euh... de, de faire des, des petites choses ah bon on a eu le temps de monter un petit mur en brique et tout euh, de faire la peinture les, les enduits de faire la deuxième couche la troisième couche <rire> euh, ouais. non et du coup c'est le dernier disque qu'ils ont sorti et qui est très très cool Voilà, c'est tout dans cette veine-là et c'est très sympa. Ça, pour le coup, je suis un peu déçu d'avoir raté en concert, ça devait vraiment être sympa. Très bien. Voilà, c'est bien une bonne découverte de temps en temps. Oui, ça, ça fait du toujours. plaisir quand les gens te disent hey, écoute ça, ça va être cool." Oui. Et c'est effectivement cool. Eh hey Mitch, écoute les morceaux que j'ai passés juste après, c'est des groupes super cool mais qui sont pas du tout euh actuels. Actuels mais très très vieux quoi, avec des euh, avec des bobards, des, des cheveux longs et puis des rides euh, plein la gueule. Euh, on va commencer par seven secondes ah oui jean euh, oui, euh, voilà. jean vieux à ouais, du genre vieux c'est l'un des pionniers du, euh, du hardcore punk rock américain euh, formé en 1980 voilà Oui, déjà, oui à partir de là je, je, euh, ça pose fond. des bases. Ouais, ça pose des bonnes bases de et d'un i punk rock mais je trouve que c'est une base quand même très très rapide quoi donc euh, qui casse vraiment avec euh, avec les les Ramones ça on est bien d'accord. Euh, donc c'est l'album The Crew, c'est peut-être leur deuxième, je suis pas sûr exact je suis pas exactement sûr. Alors on va se mettre deux titres euh, What if there a war in America et The Crew. Euh bah faut en mettre deux parce que sinon ça dure 40 secondes. Déjà rien que ça tu as le côté fastcore quand même euh, dans la durée euh, Plutôt cool. Euh, juste après, on va se mettre SNFU. Euh... Ah oui, donc tu fais vraiment... Euh... Oui, oui, oui. oui. J'ai commencé par SNFU, puis après, je me suis qu'est-ce que je peux mettre dans le style-là que j'ai pas passé Et puis, j'ai dit, oh, tiens, c'est bon. bon Et du coup, les rides, tu parlais du chanteur ouais, ouais, ouais, que... moustache dégueulasse, ride. Euh, c'est fou, mais... hein. J'ai vu plein de photos, en fait, que le les jeunes, c'est pas du tout pareil. Ou alors, c'est pas le même chanteur, je sais pas, mais... Là, il fait vraiment euh... Ah, il fait chelou à fond. Ah, bah oui, il jouait, où il est parfait une année où j'étais. Il était assis au bar à côté de nous. Et je me dis, oh là là. Ah c'est Arnaud, ah, Arnaud ouais. qui avait pris euh, qui, dans son faisait une photo, qui avait mis une photo oui. de lui et en très gros tête, plan et... comme ah, ça. Ah, ouais. là, il a eu de à mort C'est voilà. Enfin, voilà. quoi, pour la petite. Il y des gens, c'est descriptif. Il y a des gens, c'est mieux, <rire> mieux en plus en large, ça <rire> en fait partie quoi. <rire> Donc SNFU euh, qui veut dire quelque chose mais je ne sais plus quoi. Euh, qui est un groupe de punk hardcore canadien euh, formé en 81 donc euh, sur mon époque de DOA donc ça fait aussi partie des tout premiers groupes canadiens de hardcore euh, l'album If You Swear You Will Catch No Fish pareil ça doit le deuxième, j'ai pas mis exactement la date avec le titre Where Is My Legs donc ça doit être assez léger comme, euh, comme parole Yo, euh, à l'instant on vient de se créer yeah exactement society no fucking used use voilà donc SNFU euh, voilà donc groupe canadien super cool qui existe toujours si je dis pas de conneries. Hein? Bah oui. Hein. Alors je sais pas la formation exactement hein, mais euh, ce boss toujours c'est bien en live. Moi j'ai jamais eu Bon, c'était assez cool, ouais. Après moi j'ai jamais été euh... enfin grand en fan, fait, c'est juste que j'ai jamais trop écouté. Mmh. Mais c'était un bon moment. Euh... Ouais, bah tu as les trucs je pense plus punk rock d'autres euh, là le morceau était quand même assez calme et d'autres trucs un peu plus bourrins. Parce ouais, j'étais quand quoi, même euh... pas un punk hardcore après c'est mmh. très large hein, forcément oui, fait, mais Ah ça peut déjà c'est quand même assez chanté quoi. Oui. Tu sens c'est vraiment le début du hardcore c'est encore chanté quoi, c'est encore pas trop écorché quoi. Euh, et juste avant euh, les 7 seconds Pareil qu'il existe toujours aussi Kevin Second au chant, le leader Voilà. super nom voilà, tu mets ton prénom puis le nom du groupe derrière oui bah Donc, sinon c'est euh, un classique quoi, mais... il aurait pu s'appeler Kevin Seth <rire> mais on <c> sait <rire> souvent bien finalement <rire> voilà c'était le petit passage euh, Hardcore Old School il n'y aura pas d'autre désolé ou mmh, si non. vous en voulez encore n'hésitez si, pas si j'ai du Hardcore oui. c'est un groupe Old School mais c'est un morceau récent alors du coup ah, euh, ouais, il n'y en a faut mettre que les vieux quand c'est comme ça Mitch euh, euh, oui mais c'était pour la c'est euh, comme un bon vieux ville grenier bon. c'était un quoi. résidu d'année 2000 alors du coup voilà ouais ça va Euh, donc du coup on va s'écouter King Gizzard and the Lizard Wizard Que j'étais voir en concert au Luxembourg euh, la semaine dernière Je t'ai pas au courant hein. Bah voilà je, pas tout, bah, je te le dis, bah, on s'est pas assez vu Et puis on a discuté d'autres choses pendant euh, pendant Ingrina donc, euh... tout à fait. Mais t'inquiète j'ai d'autres morceaux très longs hein. On aura le temps de, de se faire encore d'autres trucs ah, On pourra parler d'architecture à l'aise et tout okay. Ça va être super euh, voilà Donc euh, ce groupe euh, qui est américain Australien, je sais plus, enfin bref pas français euh, qui euh, tourne euh, énormément qui a fait la petite bagatelle de 5 albums en un an euh, en 2018 bon il y en a deux qui sont un peu chiants mais quand même ils ont quand même sorti cinq albums et euh, voilà avec un thème à chaque fois enfin c'est sans euh, groupe ça monte à fond en ce moment parce que c'est assez foufou, c'est un peu depsyé mais voilà euh, avec des passages euh... ils ont fait un album le dernier là qui est un peu trash speed metal mais tout en ayant un côté piqué dedans c'est choou c'est sympa Et euh, du coup, j'ai été voir ça au Luxembourg. C'était assez cool. Ça joue de deux heures, ce qui est beaucoup trop long. Surtout quand euh, la deuxième partie, c'est que des morceaux un peu tout mous du cul. comme euh, bon euh, voilà Mais le début était assez mortel. Avec notamment un petit passage solo de flûte traversière. Celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je fais « Wow <rire> !» Il faut justifier les deux heures, il n'y a pas le choix. Genre, il se retourne vers la Rodi, il prend un truc, tu dis qu -ce que « Qu'est-ce que c'est C'est un bâton ?»« Non, non, c'est une flûte traversière. » Et puis il en joue et tu fais « Ah ouais, je... » Okay. Je sais pas, mais c'est ouais, assez sol... c'est un... pas un oh, pipo irlandais ou un truc du genre. Euh... Bon, mais voilà, c'est surprenant, très surprenant. Mais très cool aussi. Ça ils ont combien temps euh, euh, celui-là, il est non, celui-là est... Celui est vachement court. Il fait 2.59. Euh, euh, bon, voilà, très, très radiophonique hein. Comparé à Radio là, leur morceau euh, sur leur album euh, où ils font de la micro tonalité espèces de trucs un peu euh, oriental orientaux, orientaux. Euh, qui fait 8 minutes avec deux lignes de texte, un riff et demi, et euh, voilà. Mais je jure, quand oui, ils l'ont fait dans... Oui, tu sortir 5 albums quand tu fais ça. Oui, c'est un peu ça. Quand ils la font en concert, bizarrement, ça passe très très vite. Alors que clairement, c'est 8 minutes de la même chose. C'est surprenant. Mais bon, voilà. Du coup, on s'écoute Self Immolate, voilà, qui est un morceau euh, plutôt trash, speed metal. Et juste après, quand même, vu que j'étais tout seul au début, on va s'écouter Baroness, parce que je vais les voir la semaine prochaine enfin pas ce week-end mais celui d'après. T'en fais des concerts guioin quand même. c'est un peu la période tu vois, le, à la rentrée scolaire tous les groupes sont en tournée à la Toussaint et tout voilà. Voilà, toi tu suis quoi tu es sur la fan la fan euh, fan Fanbase fan fan c'est la fan zone euh, c'est plus football voilà la fan et tout ça. Euh, c'est ça c'est au garage à Sarbrucken. C'est c'est un peu toujours dans les mêmes zones quoi Sarbrucken Luxembourg euh... globalement si tu attends ah. l'autre canal pour voir des groupes cools comme ça c'est raté quoi. Ah, oui, on est bien d'accord. Parce que j'ai regardé la programmation avec un collègue de boulot là, de l'autre canal. Ouf, dur. Ah ouais, oui, on a alors presque que... mélodie à la souris verte. Oui, <rire> après, c'est-à-dire, on <rire> en reparlera dans la dans la grande concert, il y a une date à la souris verte qui va être particulièrement énorme, mais ça. Ah bon Je laisse un peu le suspense, hein. Ah, elle est aussi elle est pas posée Euh si si, mais tu vas voir ouais. que tu as Donc je pensais être au courant, alors. Si. Non je sais pas, pas. on verra ah, On laisse ouais. le suspense pas un petit peu ah, monter ah, Parce que quand même c'est... Ah, je, je suis pressé hein Je veux dire que... Dans un quart d'heure hein Moi quand j'ai vu ça je fais Oh ouais, ça donne Voilà Tu verras bien pas sur Rage Tour Hum... Mmh... <rire> non je crois pas Bon ça va Je m'étonnerai en fait. euh, Donc voilà, du coup on s'écoute Baroness C'est un morceau de leur dernier album Qui est chiant euh, aux trois quarts quand même à peu près hein, Comme à chaque fois qu'ils font un double album et Mais il y a quand même un ou deux morceaux bien Comme à chaque fois Celui-là voilà ce c'est pas trop trop mal ça reste léger quand même sur un double album <rire> oui non mais déjà le, le golden euh, celui-là c'est le golden gray et euh, le yellow and green qu'ils avaient fait c'est pareil il y avait deux morceaux bien et le reste c'est euh, un truc de remplissage de l'enfer tu vas quand même les voir quoi. Bah, parce qu'il y a d'autres morceaux bien pour qui, euh, espérer qu'ils qui condensent en fait tous les morceaux que t'aimes bien qu'ils fassent quoi, les autres après ouais. voilà mais il faut, faut espérer bah, bah après ça reste quand même un groupe très avec énormément de morceaux très très bien et tout donc on peut Oh c'est ça ça fait du plaisir. Donc on s'écoute King Lizard and the Lizard Wizard et Baroness juste après. Et à l'instant, c'était Baroness, euh, avec uh, « Throw me an encore Voilà, j'ai toujours un aussi mauvais accent anglais, mais après tout, ouais, tout c'est pas si grave. Hein. Mais c'est vrai le mien qui aime qu au-dessus, ça, j'en je, doute absolument pas. Bah, moi bon, non plus. Euh, je mais crois un, que toi non plus, t'es d'accord Globalement, tous ceux qui t'ont ouais. entendu parler anglais n'en doutent pas non plus. Oh, bon, c'est très bien, écoute, j'en en entends pas plus. Mais bon, comme on dit chez nous, euh, moi, je parle très bien anglais avec les Allemands. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, Et... j'ai du mal à parler anglais avec les Allemands. <rire> Et juste avant c'était King Lizard and the Lizard Wizard avec euh, leur morceau euh, Speed Metal Trash euh, Psyché. Ouais, un peu chelou. Oui, tout à <rire> Quand fait même. C'est ça l'idée, c'est original. Ouais, ouais tu aimes les trucs chelous de toute façon, ça m'étonne pas. Ben moi j'y reviendrai euh, plus tard. D'accord, d'accord. Non mais si tu as des choses à dire Mitch, hésite pas, tu as la radio, tu es libre. Euh... Ben ça me plaît de plus en plus il euh, des trucs comme ça, je pensais pas que j'aurais aimé mais voilà, je reviendrai dessus. Tu euh, vieillis mal j'aurais je vais y tout court mais <rire> c'est mal c'est ton avis <rire> bon moi je vais mettre un truc que je m'arrange pas du tout je vais mettre un truc bien dégueulasse euh, Destolay TK euh, groupe euh, je sais pas moi qui en est passé l'autre fois ah oui bah c'est pas une c'est pas une c'est pas une raison Arnaud qui en a passé l'autre fois possible ouais bah enfin, l'autre fois ça date peut-être un peu mais ouais, j'étais pas sûr alors, du coup euh... ouais bah un fichier d'archive exprès pour ça ouais ouais ouais, ouais, ouais. Oui, mais je regarde regrette pour toujours. Moi, c'est pas grave. Je... Bah, écoute, moi, je t'en veux pas quand tu passes quatre fois la même chose. C'est pas quatre fois la même chose, c'est <rire> quatre fois le même groupe qui sort des albums entre-temps. <rire> euh, donc, Desto groupe groupe euh, danois, danois, euh, finlandais, finlandais, finlandais c'est du pas de connerie. Pays du Nord. Oui, ah oui, <rire> tout à fait. Euh, donc, issu de leur discographie euh, CDR euh, que j'avais chopé euh, quand ils avaient joué euh, chez Epaib dans la... Ben, Dans le garage, garage oui, avec un son exécrable euh, <rire> devant 30 per 20 personnes, parce que c'était petit. Un hein, excellent concert, un, <rire> un concert <rire> de concert. légende <rire> ouais, Dans mais... 20 ans, Philippe Manoeuvre, <rire> il en parlera Non mais c'est cool, pour nous c'était bien de voir dans ces conditions, euh, le groupe je pense qu'il a bien aimé aussi. Euh, donc voilà, euh, si le son, enfin le, les morceaux sautent un peu, euh, vous pouvez en vouloir au groupe, c'est pas moi qui ai gravé le CD. Voilà. <rire> donc du coup c'était dégueulasse dans le garage c'est dégueulasse sur CD ah non, on est bien est, finalement je, je crois que c'est une thématique euh, donc on va se mettre trois titres parce que ça joue assez vite quoique il y a un titre qui est assez long C'était assez surprenant d'ailleurs, quand je les écoutais, je me suis dit, ah, ouais, c'est quand qu'il se finit celui-là ah, Oh mon dieu, mais ça dure une minute 30, ah, mais ah, c'est super long C'est ça, c'est ça, c'est ça, wow. Donc on va se mettre « Nothing in Income Control » et « Socked to Consume euh, » du disque « Arch Reality » sorti en 2011 euh, sur Rodel Record, qui est un label allemand qui sort que des trucs de power Valence, super cool. Et juste après, on va se mettre « Gasmask Terror » Euh, groupe de Bordeaux euh, C'est le Kreuz de... finlandais de Toulouse Non, c'est pas ça. Di... Ouais, non, c'est Disciples, Kreuz finlandais de ah, Toulouse. Ah pardon. Mais tu connais les... Gasmaster? Oui, ah. mais euh, <rire> j'ai toujours l'impression que c'est eux qui ont dit ça alors que pas du tout. Non, c'est Disciples, euh, groupe finlandais de Toulouse. Tout à fait. Que. Qui s'est reformé Alors je sais pas pour combien de dates euh... mais... mais bien bien. D'ailleurs la prochaine fois, mais il y Bombe, c'est pas il y avait pas des gens de bombardement dedans nom Si, il y a le Batteur. Voilà, parce que ils ont sorti Bombardement, a sorti un album là. Ah ouais. Qui est très très cool. Cool. Gros dibide qui tourne en boucle. J'en doute absolument pas, comme leur des quoi donc Glass Mac Terror, j'ai pris un vieux titre, issu du EP Like Daggers, en 2011. Ça tombe bien. comme une thématique 2011, on le savait même pas. C'est le grand hasard, je viens de découvrir à l'instant le 10 ans. Je sais pas si c'est le meilleur titre, mais dans tous les cas, les titres de Glass Mac sont toujours cool Moi, le petit EP là, je l'aime bien. Le titre Dead End. on se fait ça Se permettre d'y aller avec une famille de deux gosses, quoi. Ah bah personne, ah voilà. <rire> euh, Donc on vient s'écouter à l'instant Gas Mac Terror, euh, groupe qui n'existe plus, qui a splitté l'année dernière, ou il y a deux ans, bon, on sait pas si vieux que ça, euh, qui a sorti d'ailleurs une petite disc discographie euh, hum, il y a peu... Donc euh, voilà, n'hésitez pas à écouter hein, il y a tout sur euh, sur Bondcamp et compagnie. Et juste en vient juste avant on vient de se mettre Destolet Ticket, euh, groupe qui existe toujours. Euh, vous avez remarqué la finesse euh, dans la voix et dans la musique avec des titres quand même euh, bien différents euh, d'un morceau à l'autre, euh, vraiment des belles des belles harmonies. Et ah, puis les paroles franchement moi j'ai j'adorais. On a on a tout compris enfin voilà, c'était très clair. Merci à eux pour euh, pour leur douceur. Il est il est 21h. Il va manquer une harmonie, je sais pas si tu veux la faire, Marcus, mais en le tout cas, c'est la dernière, concert, concert, agenda, concert. Ah, ah, il est, il est France, ça y est. Ça fait bon trois bon ans qu'on bon. lui casse les couilles avec ça, et du coup, maintenant, il, il maintenant commence les quatre, à y prendre maintenant goût. Maintenant, on est C'est vraiment parce qu'il manque du monde. <rire> euh, donc, on commence avec euh, un concert à l'Antracte 2 à saint di des vosges le dimanche 20 octobre, ce dimanche, du coup. Euh, ah, c'est... Ah, merde Ah oui. Non, ah, oui, là, oui. Bah, oui pour pour mon, pour mon propre agenda à moi. Euh, c'est embêtant. Ah, euh donc il y les... oh, j'ai pas dit c'était quoi C'est embêtant mais on sait pas c'est quoi. Ah, ah, ah, le suspense c'est incroyable. Euh, donc c'est les Ira. Voilà, le groupe mythique le Punk Rock. Euh, oui, on est d'accord. Avec euh, Diego Palavas, groupe mythique de Punk Rock des Vosges, hein, ça, on peut oh, le dire euh... Euh, voilà. Et donc y, tout ça le voilà, ce dimanche 20 octobre à l'entracte 2 à Saint-Didé des Vosges. Attention, ça joue tôt. Euh, le 25 et 26 octobre, c'est le Rock Urban Fest avec, euh, au hasard, les Salles Majesté et les Shérifs Ludwig von 88 regarde regarde ton agenda là tu fais tout de tête il ah y a'duc von 88 ouais. les shérifs ailleurs ah, non j'ai ai oublié des trucs fondamentaux il y a aussi le bal des Enragés, ta Jones et les rameneurs de manière ah voilà, fait autant pour moi et euh, donc ça c'est le samedi soir et le vendre où c'est complet d'ailleurs et le vendredi soir il y a une travaux mythe equilibriumium destruction le groupe de trash allemand ouais, très bien euh, black rain iron bastard 2 et de trois autres groupes de métal voilà donc ça se passe àcéélester autant ce matin et le choc, choc, choc, à vitel il y a un concert à vitel et ben au 74 café 74 places de Gaulle à vitel il y a 1984 voilà grosse riot punk à fond avec Contorkao grosse riot punk à fond aussi hein, je pense qu'on peut le dire comme ça euh, ça se passe le samedi 26 octobre voilà, à 20h30 si vous voulez pas aller voir euh, la même affiche que vous avez déjà vu plein de fois allez voir une autre affiche que vous avez déjà vu plein de fois Bon, je déconne, en 1984, c'est pas passé dans le coin non plus. Euh, si vous n'en avez pas eu assez encore du bal des enragés, ce qui serait quand même assez surprenant, parce que putain, si on peut passer à côté pendant ne serait-ce que 6 mois, ça serait quand même vachement bien. Euh, surtout, vu ce que ça donne sur scène récemment, enfin bon, euh, ça repasse chez Narcisse euh, au Val d'Ajol. Je ne sais, sais même pas pour qu'on fait la promo, parce que ça va finir par être complet quand même. Il y a des chances. Ouais. Donc, bon, David Pless, il pourrait y aller, vu qu'il n'y a pas Double Sister première partie, ça non, va me faire y plaisir de... à ce grand pignouf. Euh, le chez Paulette euh, à panier dernière barine le 31 octobre il y a Peter and the Testube Babies ah cool donc ça ouais, c'est cool et ça joue aussi le lendemain le 1er euh, 1er novembre euh, à Celesta au Tigre donc voilà plutôt cool tu crois ça fait du plaisir le 1er novembre il y a Holly qui fait jouer One Burning Match Tropical Daddy et Dreadful Day au Passager du Zinc. il y a c'est marqué grunge punk c'est c'est une ouais. erreur ou Non non bah, one, burning, one Burning Match déjà c'est du, ouais, du punk hardcore Et le oui. Red Bull Funday je crois que c'est pas ça doit pas être ultra bourrin non plus Je crois oui, C'est Pipe qui fait jouer ça du coup je suis un peu surpris euh, Oh bah tu sais ouais, On peut être surpris dans la vie voilà. C'est on the only grind c'est pas pas que lui ils sont plusieurs quand même. Oui c'est un collectif euh, autonome et tout ça tout voilà. ça ouais. euh, Si vous avez pas vu assez euh, Tegela Jones ces euh, 20 dernières ah, années Ah de de la pub dans ce gars <rire> C'est il y a des gens qui aiment bien les voir tout le temps pourquoi pas c'est c'est leur choix euh, ça passe donc euh, à Epinal à Souris Verte pour le coup c'est la première fois que ça passe à Epinal à la Souris Verte voilà bah, comme ça ce sera fait ah. voilà c'est ça pourra commencer commencé dans pas longtemps avec euh, Black Bomba du coup euh, voilà. c'est le vendredi 11 novembre à la Souris Verte euh, au bar un peu de piment à Moyen juste à côté des Vosges il euh, y a Silence le groupe de Post euh... post rock de Nancy oui post rock oui on va y avoir Post-Roc oui c'est ça, ça. ça avec You Savoyeders quand même oui, et Contoir K.O. Ça. Et euh, voilà, donc c'est le samedi 16 novembre. Donc je suis un peu chelou, musicalement parlant, mais... Oui, mais pourquoi pas Et, ouais, ouais, ouais. et il me semblait qu'il y avait 2-3 autres concerts à la Souris Verte aussi, notamment Iti It Tanita, mais je sais plus c'est quand, la page s'est fermée. Je vais vous dire ça dans un petit instant. Ça va venir, ça va venir. Veuillez patienter. Tu est-ce que tu as choisi le titre après la janda concert Oui oui, tout à fait. C'est déjà calé. Oui, bah je me suis je me connais quand même. Très bien. Et on va arriver d'ailleurs à parler de cette date c'est ouais, incroyable ça pour ça. Euh, donc du coup, ouais, le vendredi 8 novembre, il y a Stone Tells et Lords of the Breadstone. Voilà, soirée uh, Stoner uh, groupe local qui joue à la souris verte à Epinal et le 14 novembre, le jeudi, il y a It It Anita et Théo qui jouent. Ouais, c'est comment dire, c'est un peu l'espèce de noise rock euh, dans le sens où Arnaud l'entend pas du tout. Voilà, de... C'est ça la grosse date là Non, non, non. Attends, <rire> j'y viens, j'y viens et tu vas comprendre okay, pourquoi je fais monter la pression comme ça. <rire> euh, donc voilà, Ititanita et euh, Théo le jeudi 14 novembre et dans cette date qui se passe dans longtemps mais c'est important d'en parler dès maintenant c'est un groupe qui a fait le l'Eurovision mm -hmm. qui a gagné d'accord qui est habillé en monstre. Un groupe finlandais peut-être Oh oui. Oh, oui. Est-ce que tu vois ce que ah, je veux dire oui, je Mathieu Je crois bien, je crois bien, je crois bien <rire> Qu'est-ce qu'ils font là ceux-là La Lordi. Lordi les gars, Lordi. Les mecs qui ont tout pompé sur Guoir, ils font gagner le revision avec ça. Toi, je pense que tu vas prendre ta place très rapidement. Je, ta, très franchement, si a, si j'ai rien d'autre à faire le soir là, j'y vais, je me la colle et je rigole quoi. quest à faire Oui. Et donc voilà, le jeudi 5 mars, il y a Lordi. <rire> à 5 mars, ah oui, effectivement tu prends de l'avance. Oui, oui mais c'est tombé là, c'était trop c'est pas trop trop fait tomber de ma chaise pour ne pas en parler. Euh, voilà, avec Faus en autre groupe, euh, voilà, jamais trop entendu parler qui passe à la souris verte épinal. Voilà, je je sais pas comment par que voir quels billets sont dittiens, on va choper le lordi un jeudi soir mais pourquoi pas C'est je pense que c'est pas mal. Alors j'ai je me suis dit que ça serait bien qui qui a... qu sont pas si connus que ça, sinon j'aurais dans des Zenites. Bon, je suis beaucoup tombé depuis quand même. Voilà, ouais. Je me suis je me suis dit que j'allais envoyer un petit mail à Rictoçon pour lui proposer Attack of the Mad en première partie. Ah, ouais, essayer je... de faire une thématique euh, voilà, d'évitement. Je suis pas sûr <rire> que ça marche mais... <rire> Oui, ça. Euh, voilà, c'est tout pour l'agenda concert pour euh, ce mois-ci. Ouais, pas terrible un petit agenda hein. Ouais, ça fait que il y a des choses mais c'est pas je sais pas localement il y a des choses un petit peu Marcus que vous avez avec la radio là le spécial. Oui, euh... j'ai pas trop suivi comme d'hab. Ah. Voilà. Voilà. Après j'ai pas... il y a la Torse aussi le 1er novembre mais ça j'en ai moins parlé. Moi euh... effectivement oui. non puis après c'est les voilà smacks ils ont pas forcément besoin de nous pour faire de la promo mais après, après on était on est allé voir euh, Lane le groupe Extugs euh, euh, et Daria la, la semaine dernière. il y avait pas fou, là. C'était bien moi. C'était pas euh, c'était pas nul, extrêmement bien joué, euh, bonne présence, euh, le son était bien. Ouais, ça va, mais c'est oui, pas... Oui, on dirait que ça manque d'une étincelle qui ouais, fait que c'est ouais, très cool, ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, j'ai tout regardé, tu vois, j'ai pas, pas détesté, mais... Voilà, je suis pas sûr de réécouter beaucoup, quoi. Mais d'ailleurs, je voulais en passer à la radio, puis j'ai oublié. Voilà, c'est comme quoi ça t'a beaucoup... Ouais, non, mais c'était pas... Voilà, pas, pas, pas nul, mais voilà. Pas, pas la folie, quoi. Hum. Mais bien fait. Donc tu peux pas critiquer, parce que ça, ça a de la gueule, euh, y a, y a rien à dire. Le, le, le set il est vraiment carré. Euh... Enfin, c'est cohérent, tout. Enfin, c'est voilà Après moi, c'est pas ma tasse de non plus à blinde, tu vois, oui. l'un des punk mais... Après voilà, c'était cool d'entendre la voix des texas quand même. Déjà rien pour ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et bah du coup, on va enchaîner avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Alors on va commencer avec The Shirley, un groupe de Montréal. Voilà, trois meufs de Montréal que j'ai vu en concert, euh, puisqu'on était euh, en, en vacances, euh, en congé euh, voilà à Montréal avec, euh, avec ma femme et du coup on était allé voir euh, nos potes de guerrier à poubelle qui jouent à Montréal euh, pile ce week-end là qu'on a croisé un peu par hasard dans une terrasse à Montréal sur une ville de 10 millions d'habitants c'est quand même pas trop mal et euh, donc voilà on s'est retrouvé à y aller c'était la terrasse d'une un, espèce de kebab euh, tout perave en plein milieu du quartier gay euh, voilà je je pense qu'en termes de pro, de statistiques il euh, n'y a pas énorme de chance que ça se produise mais ça s'est produit comme quoi, euh, voilà, des choses arrivent. Et donc, en première partie de Guerrilla, il y avait The Shirley, en groupe euh, voilà, de trois jeunes meufs. Euh, et je me suis dit, oui, bon, on verra bien. Et en fait, c'était vachement cool. Voilà, ça, ça joue bien, ça chante à fond, il n'y a, a pas un truc à côté. Euh. Bon, je suis pas sûr qu'en thématique de parole, je m'y retrouve énormément en termes de politique, parce que ça a pas l'air d'en parler du tout. Mais bon, après, euh, voilà, c'était quand même... En tout cas, ça avait le mérite de super bien jouer et tout. Mais ça m'a fait déjà pas mal de plaisir. Un peu euh, au milieu de... J'entends quelqu'un qui est en train de ronfler. Non, pas du tout. J'ai cru. C'est avait un sous-c'est qu quelqu'un qui vient de rentrer dans le studio ouais, C'est une dit endormi c'est une ventilation un Autant pour moi. Relou, là, euh, ça, voilà. Euh, donc on va s'écouter Stock in the Middle et juste après on s'écoute un morceau de Charlie Chasco, le groupe de Toulouse qui sort un nouveau disque là euh, en six titres dans quelques jours pour leur tournée de euh, le Kil Ure Elite Tour, je sais pas le 5 je pense, 5 ou 6. Ouais, il faut encore une tournée avec Gary Papobel et euh, Nina School, voilà, comme ils ont déjà fait euh, plusieurs fois, euh, voilà je... bande de copains sur la route, ça marche plutôt pas mal, mais ça joue plutôt dans le sud, donc euh, voilà, ce coup-ci euh, ça va pas être trop trop possible de les voir dans le coin, euh, voilà leur morceau Elite, voilà, encore une fois, c'est en... bon, les bons gros tube à Chari Fiasco que moi j'aime beaucoup, euh... voilà, après ça reste du punk rock, faut voir, euh... je sais pas, fais-toi ton idée camarade. Ben oui, tout à fait. Et voilà, à l'instant, c'était le punk rock syndical de Charlie Fiasco. Et juste avant, les Charlais. Punk rock moins syndical de Montréal. c'est un, un peu plus hard rock. Oui, mais c'est moins hard rock que le groupe de, de reprise de Kiss qu'on a vu à Trois-Rivières euh, juste après avoir mangé un, un pokeball super bon. J'imagine bien, effectivement. Mais quelle idée C'est juste qu'on se promenait un peu dans la ville, vu qu'on arrivait tard, il faisait déjà nuit, donc vraiment, on ne pouvait pas trop, pas trop visiter. Et on entend un peu la musique, on s'y se dit « tiens, ouais, allons-y par là ». voilà Il y a une rue principale, de façon, comme dans plein de villes du Québec. Donc du coup, on a traversé, et puis il ouais, y avait un groupe de reprise de Kiss. Oui, c'est quand même dommage de pas reprise. En habit de, de Kiss, Kiss. Voilà, avec le maquillage. Euh, le maquillage. A, et donc ils suivaient, quoi. Les chorégraphies, mec. Ah putain, les chorégraphies. Ah, je ne connais pas ces Kiss pour euh, pour connaître les lives, pour voir les chorégraphies. C'était tu sais, genre, ils bougent la guitare en même temps, euh... ils bougent la tête en même temps. Il ah, y a voilà. quelque chose, quoi. Il y a un réchaussé nique, quoi. Il y a C mais c ouais. ça a fait du plaisir bon, en, par en parlant valable. de groupe qui travaille peut-être un petit peu moins sa, sa présence euh, scénique, scénique <rire> <rire> on va s'écouter euh, le nouveau titre de Frustration euh, groupe euh, parisien euh, j'ai besoin de présenter quand même un petit peu ce relativement connu, voire très connu euh, c'est une sorte de post-punk euh, un petit peu électro Euh, voilà avec des sonorités un peu voilà un petit peu différentes de ce qui peut se faire quand même euh, dans ce type de, de son oui en quand même quoi très joy division quand même il enfin, ouais ouais ils mettent warso en plus voilà c'est des influences un peu aussi à la, à la smith enfin des trucs un peu plus pop d'autres trucs enfin euh... mais dans tous les cas c'est quand même quelque chose d'une de... musique très entraînante euh, qui fait qu'en live euh, ou en stade euh, ça passe vraiment très très bien ah, c'est une... Es une, ouais. une musique dansante quoi dans tous les cas quoi euh... oh, froid mais une... dans ouais. mais d'en Quand ils avaient joué à la soirée verte, c'était... Ah, euh... c'était sur génial. Bah déjà, c'était une soirée comme au soapbox, où il y avait tous les copains de ouais, tout le monde, ouais, c'était ouais, le même ça. public. Ouais, genre de truc qui arrive jamais. Et c'était la giga quoi. Carrément. Donc euh, là ils viennent de sortir euh, un tout nouvel album, euh, moi quand j'ai dû écouter ça, il y avait un titre, donc j'ai choisi le seul titre qu'il y avait, mais là je viens de voir qu'il y a tous les titres, donc je sais pas, c'est pas grave, ils ont dû choisir un titre qui était bien, hein, pour le mettre oui. premier je suppose, euh, donc il s'appelle Some Friends, euh, l'album euh, c'est le cinquième, ils ont fait d'autres, enfin euh, DEP, euh, 10 pouces, enfin voilà ils ont sorti quand même pas mal de petites choses, hein. Vous regarder ça. Euh, euh, il s'appelle « So-called stream », j'ai du mal à m'en sortir. Euh, pour la petite info au niveau de l'agenda concert, euh, ils seront au Moloko, euh, c'est une salle de concert à Audincourt dans le 90, si j'ai pas de conneries. Je crois que c'est le territoire de Belfort, Audincourt, mais euh, je crois que oui, c'est dans cette ouais. zone-là, 25, 90. Euh, le 31 octobre, donc là-haut. Et juste après, on va se mettre un titre des rats, parce je joue dimanche et parce que les rats, c'est relativement cool. Euh, le titre « Enfant à problème » de l'album Zarma et Kraoued, sorti en 1989. Euh... Allez, c'est parti Et voilà, donc à l'instant c'était <rire> c'était les rats les et juste avant c'était Frustration. Voilà. Petit, ça manque de petits pianos les rats en live maintenant. Je hein, trouve vrai. aussi effectivement. Ouais, ouais, voilà, mais il y a quelque chose à l'époque, est-ce qu'il faisait vraiment Je ne sais pas. Mais bon écoute, c'est les années 80, c'était sympa. Voilà c'est ça, il y avait encore des pianos à l'époque dans les concerts. Voilà, maintenant c'est interdit. Euh, donc du coup, on euh, juste avant de commencer enfin euh, de continuer avec Swans, euh, c'est juste que dans la journée d'un concert, j'oublie un truc, c'est que l'impétus Festival revient. Et ouais, ça se fait plaisir parce qu'il y a toujours une programmation assez cool dans des euh, salles assez sympa aussi. Euh, avec notamment cette euh, bonne bonne salle euh, à la poudrière, là, à Belfort, que j'ai c'est une des premières smac en fait qui avait dans le coin et du coup, c'est encore dans un vieux bâtiment. Donc, du coup, ça a un côté sympa, pas le côté tout neuf, tout, tout autre canal le euh, truc du genre euh, au pied des remparts et tout. Enfin, c'est vraiment ouais, la salle est très cool. On était voir euh, c'était Housebreaker et Amendra il y a quelques années, bah un petit festival justement et c'était vraiment une super bonne soirée et là du coup ils refont une grosse soirée euh, doom dégueulasse euh, traditionnelle bon, je... on, ouais, peut, oui, on peut oui, le dire oui, comme, oui, ça, on hein, je pense comme ça, comme ça avec euh, doob throne voilà euh, qui, qui est bien Electric wizard hein, mais en plus dégueulasse et avec un gros son à la place deélectrique wizard qui fait juste un son dégueulasse là il <rire> met un gros son à la place euh, plus the Secret plus ce sacrifice ouais, tout ça ça se passe le vendredi 15 novembre à la poudrière euh, c'est gratuit Putain, c'est gratuit, quoi. Ah, c'est bon, ça Ça, c'est quand même très... C'est enfin, sort... qu'elle soir, dit Le vendredi 15 novembre. C'est quand même assez ah, ouais, solide de sortir ça en gratos. C'est euh... que je ne suis pas, Chier. Ouais, mais quand même, voilà. Enfin, bref, il ce... y a pas mal d'autres trucs qui se passent, avec des trucs de noise, euh, voilà. Oui, allez, ouais. allez voir le programme, c'est voilà, ça fait quand même vraiment quelque chose de sympa. Euh, on va revenir d'un autre côté. On va revenir du côté de chez Swans. Voilà. <rire> Elle est vachement si bien elleait bien si voilà je l'avais préparé c' je du... les travailler après ah, après l'avoir dit non après euh, <rire> après avoir décidé de passer soit parce que le morceau est cool ça euh, ça oui c'est ce que, que je disais en fait dans le sens où je vieillis j'ai l'impression que j'arrive à écouter des trucs de noise un peu chelou euh, que je supportais pas avant et du coup maintenant de du haut de mes 33 ans ah, c'est un a... croque-canette que c'est euh... ça c'est ah, c'était ah, ivandrogo ouais, ah, euh, ah, c'est contre-chaos ça a changé euh, donc du coup c'est un de... ce morceau si il, il fait 8 minutes ça tourne en boucle c'est Pas, je sais comprends pas comment euh, mon moi de maintenant peut écouter ça quand je vois ce que j'écoutais avant. Oui, alors pourquoi tu nous fais subir ça quoi Est-ce que tu es pas capable d'accepter ça Et, et ben écoute, j'ai non mais j'sais... ça m'a un peu hypnotisé, c'est un... le côté qui tourne en boucle comme ça, c'est assez euh, surprenant. Ouais, Donc euh, musique voilà. de petit. C'est ouais, c'est vraiment super chelou. J'ai vu c'était une vidéo live où je fais wa wow, bizarre avec un solo de clarinette à la fin. On mmh. écoute euh, moi, ça ça m'a plu, ça fait 8 minutes. Je savais qu'il fallait remplir un peu dans cette émission, j'ai senti que c'était le bon filon, euh, je me dis on y va quoi. Ouais alors par contre euh, le bon filon moi j'ai le chopé aussi parce que j'ai plus que des CD. alors enchaîner deux CD à la suite c'est un peu la merde, donc il euh, y aura un peu plus de 8 minutes, il y aura 9 minutes 30 en ah. tout. Mais ça va durer pas très longtemps moi, ma partie. Alors on va se passer à un titre de Icon of Filse, euh, je suis pas sûr d'en avoir déjà passé. Euh c'est ouais, ça me dit rien euh, ici, tu vois. Euh, non, ici ça me dit rien. c'est un vieux groupe euh, narcopunk euh, anglais de Londres euh, de l'album Onward Christian Soldiers sorti en 1983 par euh, Motorhead Record, le, le label euh, de Conflict. Euh, avec le titre euh, the have taken everything euh, voilà donc ce tu un peux une croque euh, sympa c'est pas toujours là voilà, sa années 80 c'est un petit peu moncal sur certains passages mais ça rock quand même euh, dur quoi mm. Bah ouais, ah ouais Finalement c'est pas plus mal qu'on ait mis que nos fils Après ça fait descendre les gens un peu en douceur Ça ça équilibre un peu différemment ouais, oui. Ouais, ouais. oui donc Swan sans premier euh, Pas mal de choses à dire <rire> Mais pas que du négatif C'est juste la longueur Qui fait qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu long quoi mais bah, Comme dirait un grand philosophe contemporain mm. ah, Je pense que là on a compris quand même Tout à fait <rire> Non mais on voit tout à fait où ils veulent en venir quoi, il y a pas de doute, euh, ils se répètent. Mais après la voix est bonne, musicalement, c'est il y quand même des bonnes choses, enfin, ça, ça tient la route quoi, mais ouais, effectivement, ouais, tu as le côté 8 minutes qui est un peu chiant quoi, interminable quoi. Mais, mais en soi, bah ça il y a un côté hypnotisant, ouais puis, ouais, ouais. Ouais. mais ça doit plaire un genre de conneries, un doute absolument pas quoi. Je donne rarement mon avis, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, ah oh, putain Ah putain Ah S'il vous plaît, s'il ah. vous plaît, votre attention, <rire> France entière, <rire> Marcus <rire> a aimé un morceau que j'ai passé, à ton air On est d'accord, c'est pas le cas à chaque fois, <rire> si, Oui, mais quand, bon. quand on parlait de musique chiante, en boucle et relou, alors lui, il nous dit qu'il aime bien, quoi, sans déconner <rire> <rire> et comme quoi, il est plus en faux pour tout le monde. Hein. Euh, non, mais tu avais raison, ça plaît à quelques-uns. ouais, ouais. <rire> ouais C'est très bien. <rire> voilà bon euh, Qu'est-ce qu'on s'écoute après On va s'écouter un truc plus qui va revenir un peu plus dans les clous. On va s'écouter Circles, qui est un groupe euh, de Nantes. Tout à fait. Enfin, Nantes est sa banlieue. Hein, de Rézé, je pense, plus particulièrement. Euh, avec des gens de Santa Cruz dedans. et n'as ah, pas passé ça de Circles Non. non. Non le, bah, bah, ça s'est fait il euh, y a pas aussi longtemps que ouais, ça. Ouais ils ont fait un LP peut-être euh, ouais, peut-être un an quand même quoi. Non c'est peut-être pas le même. Ah oh, si je pense C'est un truc hardcore quoi. Ouais ouais. ouais si, si. Mais ils ont fait un petit disque. Tu sûr que c'est un LP directement Ah ouais, ouais bah peut-être un LP voilà mais euh, 45 tours mais c'est un LP. Ben je sais pas ce que je dois enregistrer donc. Euh. Ah d'accord, je ne sais absolument pas. Bon bah voilà et euh, ben du coup avec le morceau Resonate euh, bah j'ai écouté ça, c'est vachement bien. Ah, oui oui. Mais non ça, voilà. ça tient à... c'est ouais puis ont côté vraiment l'ancienne qui est vraiment cool. oui. Bon, après, Guillaume de Santa Cruz, c'est clairement un mec qui fait que ça, en fait. Il ouais. a toujours fait que des groupes à l'ancienne. Voilà, oui, il fait que du hardcore à l'ancienne. Peut-être qu'il ouais. change un peu son disque quand même, quoi. Hein non, ben, écoute, c'est une, une envie, une passion. <rire> bon, voilà. Écoute, on en passe, c'est qu'on aime bien. Oui. Et juste après, on va s'écouter un, un skud de, de, de quoi Un skud de Sangré. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir déjà passé. Un groupe euh, punk de... Allemand euh, ah Non, non euh, hollandais. Ah, putain, mais... Bah... Hollandais. <rire> Alors, hollandais. Alors, pour eux, ils sont perdus aussi, eux. Ouais. Bah, sans gré ça sonne pas super hollandais euh, ah, ni, ni très allemand bah non plus mais... <rire> bah, évidemment <rire> c'était ça la blague <rire> ah oui ouais, excuse moi euh... ah là là mais il a un peu du mal à comprendre <rire> les blagues <hein> <rire> ah, bah, <bon. rire> excuse moi alors ça c'est moi qui, qui, qui est un peu lent c'est toi on participe trop en fait les blagues quoi. bon c'est peut-être un, ouais, un mix des deux <rire> euh, voilà donc c'est tiré d'une compilation euh, de soutien à Projet autonome en Angleterre, si je dis pas de conneries. Euh... Est-ce que t'as pas dit des trucs random euh, de, de projet de soutien comme ça Non T'as pas dit juste euh, truc de soutien, euh, je sais plus du tout c'est quoi, je vais dire un truc au hasard Non, non, non Un non, truc auto-géré autonome sais, en Angleterre. Supporting Anarchist Social Center in Bristol, UK OK ah, si. tu... ouais c'est ah. bien joué quand même. Alors, ah, pas de conneries. Mais après c'est un titre, c'est pas un titre inédit ça, ça ça fait partie aussi de leur discographie que, en 10 pouces la dernière album que j'ai. Donc c'est le titre CNN, ça dure pas longtemps et euh, doit avoir quatre euh, lignes de, de chant. Et voilà. Et bah voilà. Bonne tartine Oh écoute. Oui. Et donc ouais, alors juste avant c'était Circulus de Nantes où on se disait qu'en fait c'était moins peu une carte court que, que la démo. Bah je sais pas, après c'est le souvenir que j'en ai hein de quand quand je l'écoutais euh, non, après vu les influences qui qui C'est ça quand même quoi. C'est moi ça fait longtemps que j'ai pas écouté en fait donc je peux pas, pas non plus juger à 100% de, de mes souvenirs. Qui suis-je pour juger Exactement. Qui es-tu pour me juger Ton ami Et tu es vraiment présent pour me juger Dans mes cas bon, euh, pas difficile. <rire> bon, ah, je sais pas. Aimer de la musique c'est au moins de ses faire. Plus ou moins. <rire> euh, et puis est, donc et juste après c'était quoi Euh sangré groupe euh, hollandais euh, avec des gens de je sais plus il y a plein de monde des des, des gens qui avaient déjà des groupes avant quoi. Il est tard, ah. je sais plus. <rire> il est tard, j'ai plus envie de réfléchir. Et ben devant cette avalanche de ouais. détails, on va s'écouter un autre groupe où j'ai absolument aucun détail à donner dessus. C'est si Betercore, chanteur de Betercore. Ah, d'accord. Excellent. Euh, on va s'écouter Wengro, qui est un groupe canadien, je crois. Peut-être bien de Vancouver. Oui, Colombie-Britannique. passe oui. beaucoup de groupes canadiens, toi. Je enfin, c'est ton influence majeure. Bah, je ne sais pas, des groupes bien de là-bas, surtout. C'est ouais. la vie. Oui, tout à fait. Bah, c'est toi qui a passé ces neveux qui est canadien. Ouais, oh, c'est vrai. Voilà. Voilà, passe au moins attends. Tu as passé combien des groupes canadiens 2 3 Je sais pas. Ouais. Non, Charlie Fiasco, c'est Toulouse, donc c'est pas ça. On marche pas. Non, bon bref. Euh, après, on peut, bah, euh, voilà, on peut discuter, quoi, on est là pour ça. Oui, ah. oui, on passe zéro morceau, on discute pendant <rire> 9 on, minutes. On passe le temps, alors quel morceau on a passé Ils viennent d'où tout... Le réchauffement climatique, ah. mais il faisait 50 degrés ce matin, c'est que ça n'existe pas. Non, on fait pas RMC, tant pis. Non, non, non. non. Euh, donc, c'est Wengro qui est un groupe de stoners. Le morceau-là est classique de chez Classique, mais il fait plaisir. C'est quel style C'est Stoner, okay. classique, de chez classique, mais qui fait plaisir. donc okay, bah moi je vais mettre un groupe. Euh, Marcus, pour information, sur le CD que j'étais passé, c'est la piste numéro 7. Ah Ça peut servir. Bah, éventuellement. Voilà, mais ça c'est l'envers du décor, ça c'est... Voilà. C'est important. Est-ce que c'est un morceau classique de chez classique, mais qui fait plaisir Un morceau classique de chez classique euh, d'Antimaster, qui est un groupe crust euh, mexicain. Ouais, c'est du classique, euh, ouais, crust, euh, néo crust, quoi. Ouais, c'est classique, quoi ouais. Non, ouais, Donc et le bah... titre euh Cluedad Cadaver euh, Corp City. Voilà, je crois que c'est sur euh, les gens qui ont une vie un peu euh, basique, enfin euh, un travail, vie de dos un peu chiante, euh, je Travail a... famille et patrie tu veux dire Ouais, c'est pas exprimé comme ça pour les Mexicains mais dans l'idée de... c'est ça quand même quoi, peux... voilà. Bon bah, on sort ouais. un petit vieux classique et on revient après. Voilà, du coup, il nous reste 20 secondes pour dire qu'il y avait une comme une sacrée fausse note dans l'enregistrement du groupe qu'on vient de passer. Ouais ouais, sur le passage chanté le, le, le petit passage du milieu, ouais, c'est ah, un peu chelou ouais, ouais. Je veux dire que si même toi tu t'en rends compte, oui, c'est oui, vraiment c'est je me dis c'est bizarre. Bon, suis dit, ça passe. Bah, voilà, et ouais. juste avant, c'était Wengro. Euh voilà, il nous reste ah, 12 bien. secondes pour dire euh, salut euh... Salut salut, merci Marcus euh Oui, je suis désolé, on va juste dépasser un poil, parce que j'ai une petite annonce à faire quand même, Damien, la big antenne du rap, ce sera en direct dans les studios de Game c'est le samedi 26 à partir de 20h, donc euh, DJ, machin, Graffer, euh, il m'a cité les noms, j'en ai pas retenu un, <rire> c'est de 20h à minuit, vous en saurez plus bientôt sur le site Game Oso ou sur les Facebook, euh, voilà. Sanjivan 6 à partir de 20h jusqu'à minuit et plus. Ah ouais cool, euh... c'est le soir du coup. Ouais. Ouais. Très bien. Voilà. D'accord. Mais c'est cool parce que en fait, entendu d'ici avec euh, vu qu'il y a la radio dans la pièce d'à côté, ça fait une espèce de petit travers, tu un côté forain euh, vachement bien. Oui oui. C'est ça, ce oh, oh. petit décalage de quelques microsecondes. Euh... Voilà, ça fait du plaisir, c'est excellent. Euh, bah, la euh... prochaine émission, n'a encore pas été calé sur la date, mais ça risque d'être euh, mi novembre. Hein, voilà, renseignez-vous. Ça vous doit au être bon le moment. 14. Voilà, ce sera peut-être le 14, 14 excellent. Bon ben posons ça le 14 voilà. novembre. Euh, bah toujours écoutable euh, sur le site internet euh, de Radio Game Zone et sur le site internet de même Memtomori avec les playlists et compagnie. Euh, bah, voilà, euh, puis voilà ouais. ouais. On était que deux. Et La bah, prochaine fois je pense qu'on sera trois. C'est ça. Et bah, puis euh, puis ça ça sera bien. Bon ouais. merci à tous de nous avoir suivi. On ouais. ouais. se retrouve dans un futur proche. Bisous, bisous à tous, à bientôt. Ciao, bonne nuit.